J'étais tombé sur ce nom par hasard, 14K. Un sigle, à peine cité dans un vieux rapport, mais il revenait, encore et encore, Hong Kong, Macao, Rotterdam, Vancouver. Alors j'ai voulu comprendre d'où venait cette organisation qui se d a i t c a c h é e derrière, 1945, un ancien général nationaliste fonde un groupe, officiellement pour lutter contre le communisme. Mais derrière l'idéologie, un autre projet se dessine. Trafic de drogue, extorsion, blanchiment, en quelques décennies, la 14K devient une triade tentaculaire. Pas un gang. Une entreprise criminelle, mondiale, structurée. Aujourd'hui encore, elle prospère dans l'ombre, mais très vite, l'idéologie laisse place aux affaires. Et derrière la façade, du trafic de drogue à grande échelle, de la méthamphétamine, de l'héroïne. Du fentanyl. Puis vient le blanchiment d'argent, les casinos, les sociétés écrans, la traite humaine aussi, jeunes femmes déplacées d'un continent à l'autre et la contrebande, or, cigarettes, produits de luxe, tout. Ça, orchestré en silence. Aujourd'hui, la 14K est plus qu'une triade, c'est un empire invisible. Et ce que j'ai découvert n'est que le début.